B. Distinguer ils sont et ils ont. 1. Ils sont brésiliens. 2. Ils ont une maison. 3. Ils ont 20 ans. 4. Elles sont étudiantes. 5. Elles ont des amis français. 6. Elles sont jolies.